Cinq ans se passèrent sans qu'aucun événement marqua dans l'existence monotone de Génie et de son père. Ce furent les mêmes actes constamment accomplis avec la régularité chronométrique des mouvements de la vieille pendule. La profonde mélancolie de Mademoiselle Grandet n'était un secret pour personne. Mais si chacun put en pressentir la cause, jamais un mot prononcé par elle ne justifia les soupçons que toute la société de Saumur formait sur l'état du cœur de la riche héritière. Sa seule compagnie se composait des trois Cruchot et de quelques-uns de leurs amis qu'ils avaient insensiblement introduits au logis. Il lui avait appris à jouer au whist et venait tous les soirs faire la partie. Dans l'année 1827, son père, sentant le poids des infirmités, fut forcé de l'initier au secret de sa fortune territoriale. Il lui disait, en cas de difficulté, de s'en rapporter à Cruchot, le notaire, dont la probité lui était connue. Puis. Vers la fin de cette année, le bonhomme fut enfin, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, pris par une paralysie qui fit de rapides progrès. Grandet fut condamné par M. Bergerin. En pensant qu'elle allait bientôt se trouver seule dans le monde, Eugénie se tint pour ainsi dire plus près de son père, et serra plus fortement ce dernier anneau d'affection. Dans sa pensée, comme dans celle de toutes les femmes aimantes, l'amour était le monde entier. Et Charles n'était pas là. Elle fut sublime de soins et d'attention pour son vieux père, dont les facultés commençaient à baisser, mais dont l'avarice se soutenait instinctivement. Aussi la mort de cet homme ne contrasta-t-elle point avec sa vie. Dès le matin, il se faisait rouler entre la cheminée de sa chambre et la porte de son cabinet, sans doute plein d'or. Il restait là, sans mouvement, mais il regardait tour à tour avec anxiété ceux qui venaient le voir et la porte doublée de fer. Il se faisait rendre compte des moindres bruits qu'il entendait et au grand étonnement du notaire, il entendait le bâillement de son chien dans la cour. Il se réveillait de sa stupeur apparente au jour et à l'heure où il fallait recevoir des fermages, faire des comptes avec les closiers ou donner des quittances. Il agitait alors son fauteuil à roulettes jusqu'à ce qu'il se trouvât en face de la porte de son cabinet. Il le faisait ouvrir par sa fille, et veillait à ce qu'elle plaçât en secret elle-même les sacs d'argent, les uns sur les autres, à ce qu'elle fermât la porte. Puis il revenait à sa place, silencieusement, aussitôt qu'elle lui avait rendu la précieuse clé, toujours placée dans la poche de son gilet, et qu'il tâtait de temps en temps. D'ailleurs, son vieil ami, le notaire, sentant que la riche héritière épouserait nécessairement son neveu, le président, si Charles Grandet ne revenait pas, Redoubla de soins et d'attention. Il venait tous les jours se mettre aux ordres de Grandet. Allait à son commandement à froid fond, aux terres, aux prés, aux vignes, vendait les récoltes et transmutait tout en or et en argent qui venaient se réunir secrètement aux sacs empilés dans le cabinet. Enfin arrivèrent les jours d'agonie pendant lesquels la forte charpente du bonhomme fut aux prises avec la destruction. Il voulut rester assis au coin de son feu devant la porte de son cabinet. Il attirait à lui et roulait toutes les couvertures que l'on mettait sur lui et disait à Nanon « Serre, serre ça pour qu'on ne me vole pas !» Quand il pouvait ouvrir les yeux où toute sa vie s'était réfugiée, il les tournait aussitôt vers la porte du cabinet où gisait ses trésors en disant à sa fille « Ils sont-ils Ils sont-ils » sont d'un son de voix qui dénotait une sorte de peur panique. « Oui, mon père. » « Veille alors mets de l'or devant moi !» Eugénie lui étendait des louis sur une table, et il demeurait des heures entières les yeux attachés sur les louis, comme un enfant qui, au moment où il commence à voir, contemple stupidement le même objet, et, comme un enfant, il lui échappait un sourire pénible.